De fait, en français. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois un papa ours, une maman ours et un bébé ours qui vivait dans une petite maison dans la jungle. Il y avait aussi une petite fille nommée Boucle d'or qui vivait avec sa famille. Un matin, Alors qu'elle jouait, Boucle d'or entra dans les bois. Ce matin-là, les ours se préparaient du porridge pour le petit-déjeuner. Le porridge était très chaud. Alors, ils décidèrent de faire une promenade dans la forêt. Alors qu'ils marchaient dans les bois, Boucle d'or tomba sur une maison avec une porte immense. Comme elle avait très envie d'y entrer, elle s'avança et frappa à la porte. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne ne répondit. Alors, elle passa à la porte et entra dans la maison. Elle aperçut une table. Et sur la table étaient posés trois bols de porridge. Boucle d'or avait faim. « Ce porridge sent trop, trop bon Je vais en manger !» Elle alla vers le premier bol et goûta le porridge. Aïe « Aïe Ce porridge est trop chaud Je me suis brûlé la langue !» Alors, elle alla goûter le porridge du deuxième bol. « Oh Ce porridge est vraiment trop froid !» Maintenant, elle voulut goûter le porridge du troisième bol. Ah Ce porridge est parfait Après avoir mangé ce petit déjeuner, elle se sentit ah. un peu fatiguée. Alors, elle marcha jusqu'au salon où se trouvaient trois chaises. Boucle d'or s'assit sur la première chaise pour reposer ses pieds. Cette chaise est trop grande! Alors, elle s'assit sur la deuxième chaise. Cette chaise aussi est trop grande! Elle essaya enfin la dernière chaise, la plus petite. Ah! Cette chaise est parfaite! Mais alors qu'elle venait juste de s'asseoir sur cette petite chaise, elle se oh. cassa. Oh. oh non! Boucle d'or était toujours très oh. fatiguée. Comme elle n'avait nulle part où se reposer, elle décida de monter à l'étage, dans la chambre. Elle s'allongea sur le premier lit. Celui-ci est trop dur pour moi. Elle s'allongea sur le deuxième lit. Oh, celui-là est trop mou Alors, elle s'allongea sur le troisième lit. « Ah Ce lit est parfait !» Pendant qu'elle dormait, les trois ours rentrèrent à la maison. « Quelqu'un a mangé mon porridge !» gronda le papa ours. « Quelqu'un aussi a mangé de mon porridge !»« Quelqu'un a mangé de mon porridge aussi !» Et il a tout mangé. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et il a cassé en mille morceaux. <rire> ils décidèrent de faire un tour en haut pour en savoir plus. Quand ils montèrent dans la chambre, Papa Ours gronda. « Quelqu'un a dormi dans mon lit !»« Quelqu'un a aussi dormi dans mon lit !»« Quelqu'un a dormi dans mon lit !»« Et c'est une humaine !»« Et elle est encore là oh, !» s'exclama euh, le petit ours apeuré. Euh, euh, euh, au moment où les trois ours s'approchaient d'elle, Boucle d'or se réveilla. « Au secours Au secours !» Elle sauta du lit et descendit l'escalier en courant. Elle ouvrit la porte, courut dans la forêt et ne revint plus jamais.